C'est tous à pas nouveau le snap En claquant le doigt Venez avec moi ouais C'est au prix Je snap Renez bien Le vrai tempo du snap Oui Faites balancer Sans accélérer Encore une fois les snap ils font être de contracter pere la vue du bon côté chasse et tout le pense triste la vie sourit aux optimistes sui moi que adopter le snap on vous envaille tous vos soucis martiront d'un clu comme ça il faut rester indifférent à tous les petits embêtements danser dissiper le nuage oh oh, l'amour sortirait de sa cage mais bien de vous verrez danser le snap dans le monde entier qu'il est adopté car c'est de la joie le snap.